Répétez. Qu'est-ce que nous faisons ce soir? Nous appelons Sabine et Zoé. Nous allons danser. Nous écoutons des chansons. Ou nous restons devant la télévision?